Le stock a pris super attractif. Vivacité. Vivacité en vacances, il est 11h. L'actualité avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le groupe terroriste État islamique revendique l'attaque d'hier soir dans un train en Allemagne. Daesh affirme que l'auteur est un de ses combattants. Il s'agit d'un jeune afghan de 17 ans, un demandeur d'asile. Il est arrivé en Allemagne il y a deux ans. Un drapeau de l'organisation terroriste a été retrouvé dans sa chambre. Hier soir, il a attaqué à la hache et au couteau les passagers d'un train régional en Bavière. Quatre personnes sont grièvement blessées. L'assaillant, lui, a été tué par la police. Toujours à l'étranger, le premier ministre turc Binali Yildirim rejette tout esprit de vengeance contre les putschistes qui ont tenté de s'emparer du pouvoir dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un coup d'état. Les déclarations du premier ministre interviennent après la publication d'images qui semblent montrer des opposants à la tentative de putsch en train de battre des soldats qui s'étaient rendus. Chez nous à Bruxelles, une nouvelle fresque dans la station de métro Malbé qu'elle a été dévoilée ce matin. Une nouvelle œuvre inaugurée avec des dessins et un poème en plusieurs langues pour rendre hommage aux victimes. Le cycliste percuté hier matin par un automobiliste à lève en province de Namur est décédé de la suite de ses blessures. Une expertise doit encore avoir lieu ce matin. Le juge d'instruction a prolongé de 24 heures la privation de liberté de l'automobiliste. Le juge décidera demain si un mandat d'arrêt est décerné à son encontre. L'automobiliste avait d'abord pris la fuite avant de revenir sur les lieux de l'accident. La Russie sera-t-elle exclue des Jeux Olympiques de Rio La possibilité est grande. La décision du comité international olympique doit tomber aujourd'hui. Hier, l'agence mondiale antidopage a rendu un rapport accablant qui dénonce les pratiques de dopage mises sur pied par l'État russe. Pas de tour de France aujourd'hui, journée de repos pour les coureurs. Chris Froome porte toujours le maillot jaune de leader. Peter Sagan, lui, a consolidé son maillot vert en remportant au sprint et d'un cheveu la 16e étape hier. Vos enfants, vos amis, peut-être aussi en sont fous. Les Pokémon du jeu Pokémon Go, ce nouveau jeu sur smartphone pour attraper les petites créatures presque dans la vie réelle. Il fait les beaux jours de la société Nintendo. L'action de l'entreprise ne s'arrête pas de grimper. Plus 120% en 8 séances. La météo toujours estivale. Les températures plus chaudes qu'hier encore, de 28 à 32 degrés localement. Si vous êtes au boulot, sachez que vous pouvez vous habiller plus légèrement. 86% des entreprises l'autorise, c'est ce qui ressort d'un sondage du syndicat neutre des indépendants. RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel et il y a des ralentissements sur l'autoroute en direction de la mer. Oui, effectivement. Donc c'est le 40, Bruxelles-Ostende, avec ce fameux chantier entre Herpemer et Zouinard dans les deux sens, mais ça ne coince que vers Ostende. Ce n'est pas surprenant, évidemment, avec cette météo entre Merelbeek et Niveleux. D'autres ralentissements observés sur le 17 Gans-Lille à partir d'Albeek, où vous perdez sur 4 km, plus ou moins 20 minutes en direction de la France. C'est constant depuis ce matin. Quelques travaux sur le 42. De mons lille peut avant tourner, il y a 3 km de fil en direction de Lille Camion en difficulté sur le 411 Namur Luxembourg entre Ouellin et Télin. Prudence, c'est sur la bande de droite en direction de Luxembourg Et un petit coup d'œil sur le ring de Bruxelles également avec une circulation extérieure quelque peu ralentie entre Wolu et Saint-Etienne et Zaventem vers Grand-Bégard pour la circulation intérieure entre Bercé-les-Forêts vers Grand-Bégard dans la zone de travaux et puis entre Wiesembe-Copem et Terveren en direction de Waterloo problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et un air de vacances continue sur Vivacité avec vous Thomas Lourides. Et si je vous comprends bien Delphine, on peut venir en entreprise en maillot de bain et en tongs c'est ce que vous dites c'est ça euh, Apparemment oui on peut, Bermuda, en tout cas c'est ce qu'ils ce qu avaient l'air de, de préciser. C'est le bon juste milieu, merci beaucoup Justine vous nous revenez pour l'actualité, sera tout à l'heure à midi. Les soldes XXL sur Crefell.be. Commandez en ligne. Livraison possible chez vous deux heures après. Crefell. Les meilleurs prix. Service compris. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Thomas Lovidez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Soleil et chaleur, l'émission aujourd'hui porte bien son nom. Un air de vacances qui souffle sa petite brise fraîche jusque 13h chaque matin. Le tout, évidemment, pour essayer de se rafraîchir. Pensez quand même à beaucoup vous hydrater en ce mardi. On ira justement se rafraîchir à la mer avec votre météo des plages. Vous avez posé vos questions à Denis Collard et vous avez bien fait des questions sur la météo de votre lieu de vacances. On vous répondra avec lui tout à l'heure à 11h20. Nos amis, les animaux auront aussi besoin de se rafraîchir aujourd'hui. Pensez à eux et pensez également à leur passeport. Pourquoi cela Parce que si vous partez à l'étranger, eh bien c'est obligatoire. Aurore Salzano vous dira tout tout à l'heure à midi moins 10. On verra comment eux vont se rafraîchir aujourd'hui et surtout comment ils passent leurs vacances. Je veux parler de nos people justement en congé. On aura Madame De Voice, entre autres Maureen Loïs, tout à l'heure au bout du fil. Ce sera à 11h30. On se rafraîchira aussi avec la marque Petit Bateau qui vous offre ce matin une tenue estivale pour aller parader entre autres à Bruxelles-les-Bains. On jouera avant 13h et puis je termine en vous disant qu'on se rafraîchira encore avec les tubes de l'été ce mardi matin à l'image de la chanteuse Sabrina. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, Sabrina dans les tubes de l'été, pour certains ça rafraîchit, pour d'autres ça fait monter la température surtout quand elle est dans la piscine. Les détails dans quelques minutes. On parlera pas que de Sabrina dans les tubes de l'été, on parlera d'eux aussi. Je danse à Ayam, et le mia dans les types de l'été, c'est à suivre tout à l'heure. Bref, surviva, vous l'avez compris, on se rafraîchit ce matin, jusque 13h, il y a comme qui dirait un air de vacances. Un air de vacances sur vivacité. Yeah. Yeah. I got this feeling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 Justin Timberlake pour vous souhaiter une très belle matinée bien ensoleillée déjà chaude euh, évidemment euh, pensez aux personnes les plus exposées en ce mardi dans le prochain quart d'heure pour la musique on vous a mis de côté Charlie Pouce ou encore les Belges de Delta et dans une seconde le premier de nos tubes de l'été ce matin autour de la chanteuse Sabrina C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique des laves linges aux grippins des frigos aux brosses et des sèches-cheveux aux aspirateurs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 un air de vacances où l'on remonte le temps en musique. Retour, vous le savez peut-être comme chaque matin sur les tubes qui ont marqué les différents euh, étés. Je vous le disais, on va s'attarder euh, ce matin sur la chanteuse Sabrina. Elle est née en 68 à Gênes, en Italie. Son euh, nom complet, c'est Sabrina Salerno qui est élue Miss Liguria puis Miss Lida qui sont des régions italiennes alors qu'elle n'est qu'adolescente. Elle se passionne ensuite par, euh, pour la mode. Elle est ensuite repérée euh, par celui qui deviendra son manager Giampiero Mantione. Sabrina qui sortira plusieurs singles, Italo Disco dans le milieu des années 80, mais évidemment, on la connaît surtout pour le titre Boys et on la connaît aussi pas mal, <rire> grâce ou à cause de ses protubérances mère, qu'elle doit principalement euh, sa notoriété. Elle explose véritablement en 1987 avec euh, le clip de cette chanson tournée dans la piscine d'un hôtel, le clip qui sera le tout premier à être censuré par euh, la chaîne musicale MTV. Elle tentera un comeback en 2010 en reprenant le Call Me. De la chanteuse blondie en duo avec sa grande rivale de l'époque, c'était Samantha Fox. C'est vrai qu'il y avait les clans, il y avait Samantha Fox d'un côté, il y avait Sabrina de l'autre. Chacun faisait son petit choix de son côté. Sabrina et la musique de boys pour repartir dans les tubes des étés passés. C'est maintenant sur Viva pour se rafraîchir un peu ou pour faire monter la température, c'est au choix évidemment. Say hey, say you, say me, say what. Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the roof. I said hey, I said who. I said me, said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime, love, in the summertime, love. pour accompagner votre été à l'instant sur Vivacité. Merci d'être là. Dans une seconde, la météo de vos vacances. Vous nous avez écrit pour savoir quelle sera la météo sur votre lieu de villégiature. On vous dit tout avec De Nicolas Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire tout au long de cet été. C'est simple. SMS 3063 50 centimes le message.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 Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. 11h-13h, un air de vacances sur vivacité. Merci d'être là à 11h20, c'est l'heure du rendez-vous, l'un des plus importants de la matinée. Forcément, en été, ce qui nous intéresse, c'est la météo des plages et de vos vacances. C'est avec Denis Collard que j'accueille. Denis, c'est l'été, il s'est bien installé depuis hier, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ce mardi est d'ailleurs la plus belle journée pour cette semaine, même à la côte, hein, Denis. Thomas, et on peut même quasiment dire que c'est la meilleure journée que l'on ait connue depuis, à mon avis, bien plus d'un an sur la côte. de puisqu'aujourd'hui on va bénéficier jusqu'à 30 degrés sur les plages la température de l'eau de mer reste à 17 bien sûr mais donc euh, il n'y aura pas trop de vent ce sera vraiment une journée paradisiaque sur les plages Évidemment, les consignes de sécurité sont les mêmes qu'à l'intérieur du pays, à savoir bien vous hydrater et aussi ne pas oublier de protéger la tête des plus jeunes. Et puis, bien sûr, la crème solaire est obligatoire avec cette chaleur. Mais aujourd'hui, notre littoral aura un petit air de riviera. Alors, certains choisissent, Denis, de quitter le pays l'espace de quelques jours. C'est le cas d'Ariane de Fleurus qui nous a écrit et qui s'envole demain pour Montréal et je sais que vous avez un superbe accent Denis, à quelle météo doit-elle s'attendre bon, Thomas, vous allez encore me forcer une fois à prendre un petit peu l'accent de la boule c'est trop mauvais pour et vous dire voilà. que ça va être pas mal du tout pour Ariane de Fleurus en effet, pour Montréal. Alors qu'aujourd'hui, il y a des, des petites pluies qui sévissent encore, très légères, eh bien, dès demain, eh bien, la température remonte, et dans le courant de la journée, elle aura, eh bien, on aura jusqu'à 27 degrés, et demain soir, on aura encore 22 degrés pour la soirée. Pour le 21 juillet, 30 degrés, pour le 22, 31. Et puis, attention, au risque orageux pour samedi, avec 28 degrés, et puis dimanche, bien 28 degrés avec quelques averses un pourcentage de 60% de risque d'averses de 1 à 3 litres d'eau par mètre carré. De ouais, toute façon ça se passe toujours comme ça, dès qu'arrive le week-end les averses et les orages se développent Merci beaucoup Denis, on vous retrouvera un peu plus tard pour répondre à d'autres questions, notamment celle de Simon ce sera dans une heure et puis vos questions par SMS au 63 50 centimes On repart en musique avec les Belges de Delta qui seront au bord Summer Festival dans le cadre de la soirée à la française. Le rendez-vous, si ça vous dit, si ça vous tente, ce sera le 11 août. Je te méfie de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire.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 Sojusze, de ceux qu'on acclame, ou de ceux qu'on regarde sans voir. Kil porte la flamme, kil s'éteigne seul dans le noir. On se ressemble, bo skąd on s'aime pas. Sœur de la Britannique Emily Sandé pour vous accompagner en ce mardi matin, mardi de vacances, mardi de boulot. J'espère qu'elle la clim hein, du côté du taf, du côté de chez vous, dans tous les cas, bon courage pour la journée. On passe cette fin de matinée ensemble. D'ici midi, eh bien, on accueillera Aurore Salzano eh, qui aura encore pas mal de choses à vous dire, notamment autour du passeport pour votre animal de compagnie si vous partez à l'étranger. Et puis là, tout de suite, j'ai des petits cadeaux à vous faire. C'est Petit Bateau avec Vivacité qui vous offre une tenue estivale de 50 euros. Pourquoi cela Tout simplement parce que Petit Bateau est sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains. Vous le savez sans doute, Bruxelles-les-Bains, c'est la plage dans la ville. C'est organisé jusqu'au 7 août, qu'il y a des péniches. Alors sur place, bah, vous pourrez vous détendre, profiter du soleil. Il y a des paillotes pour se désaltérer. Il y a de l'ambiance le soir pour les noctambules. Et celles et ceux qui veulent se déhancher au rythme des plus grands DJ. Nous, ce qu'on vous offre donc avec Petit Bateau, c'est la tenue estivale de 50 50 euros, alors si vous souhaitez la remporter, il y a une petite question évidemment rien de bien difficile tout de même Combien de mètres carrés de sable, de palmiers de terrains de sport et d'autres paillotes y a-t-il à Bruxelles-les-Bains Je vous fais deux propositions, est-ce qu'il y a 2000 ou est-ce qu'il y a 6000 mètres carrés Combien de mètres carrés de sable, de palmiers de terrains de sport et d'autres paillotes y a-t-il à Bruxelles-les-Bains 2000 ou 6000 mètres carrés À vous de jouer maintenant pour cette tenue estivale de 50 euros offerte par Petit Bateau, SMS 3063 50 centimes Et en vous attendant, on va faire un point sur vos conditions de circulation à 11h et 31 minutes. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Thomas. Quelques ralentissements sur le 40 bruxelles stand entre Après Mer et Zwinard, en tout cas vers le littoral, c'est pas étonnant évidemment avec cette belle météo. Donc ça coince entre Meerlebeke et Neveleux pour être précis. Par contre dans l'autre sens vers Bruxelles, il n'y a pas de souci. Là Euh, le 17, pardon, Gand, Lille aussi, quelque peu chargée, quoique euh, sur 4 km, vous perdez un quart d'heure entre Albec, à partir d'Albec en tout cas, en direction de la France. Euh, en ce qui concerne la circulation intérieure, euh, ça coince entre Bercelles et Forêt dans la zone de travaux en direction de Grand Bigard. Pas de souci pour l'extérieur. Et puis attention à cet accident sur la N238 Wavre-Louvain, kilomètre 4, autour de Limal. La chaussée est fermée. D'ailleurs, nous ditons à l'instant en direction de Louvain-la-Neuve. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got I'm only one call now out to you, so take a chance, no matter where you go. à l'instant sur euh, Vivacité. Merci à toutes et tous de votre fidélité. Je vous rappelle la question que je vous posais il y a quelques minutes avec la collaboration de Petit Bateau qui est le sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains qui vous offre une tenue estivale de 50 euros. À propos de Bruxelles-les-Bains, combien de mètres carrés de sable, de palmiers, de terrain de sport et autres paillotes y a-t-il sur place Est-ce que c'est 2000 Est-ce que c'est 6000 mètres carrés J'ai déjà des réponses, j'en attends d'autres. SMS 3063, 50 centimes.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 Côté. Et oui, c'est chaque après-midi entre 13 et 15 h c'est avec Émilie de Kegel. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Cet après-midi, dis-moi où tu vas et je te dirai comment tu dois te comporter. Exactement, parce que nous sommes quelques chanceux et vous êtes peut-être parmi ces personnes-là à avoir l'occasion, l'extrême privilège de partir en vacances à l'étranger. Mm -hmm. Alors il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a parfois des destinations un petit peu plus exotiques et il y a certaines choses parfois qui nous échappent parce qu'on ne connaît certaines pas les coutumes. Voilà certaines coutumes, il y a des traits de caractère, des, des Des, des autochtones qu'on ne maîtrise pas et donc pour éviter les faux pas et se faire vraiment passer pour un blaireau de touriste. Mmh. On va essayer de vous donner quelques clés avec la complicité de Christelle Gilquin qui est journaliste donc au magazine Femme d'Aujourd'hui. Une grande habituée de l'émission La Vie du Bon Côté. Dans l'été du Bon Côté, elle sera là et donc si vous avez déjà vous vécu une expérience peut-être un petit peu déstabilisante, vous avez vous-même mmh. des petits tuyaux à, à nous faire parvenir concernant justement les us et coutumes à, à gauche, à droite, on les attend bien volontiers déjà maintenant hein, via la page Facebook de l'émission où vous pouvez également nous envoyer un, un petit SMS. Ça peut être quoi Ça peut être les heures de repas, ça peut être claquer la bise, ça peut être quoi d'autre Oui, par exemple, ou des choses à, à, à ne pas dire, ou à ne pas faire. Ouais. Par exemple, il y a, mmh. il y a des, des, des, des civilisations, des gens à qui on ne peut pas serrer, des pays, on ne peut pas serrer la main, on ne peut pas toucher, ou au contraire, comme aux états unis quand on vous prend, un, vous faire un gros un hug, hug, un hug, tout ça, enfin, chez nous, on se serre la main, on se claque la bise, mais mmh. de là à se prendre dans les bras, mmh. à se faire des câlinos, Bah, ça dépend euh... voilà donc il y a parfois des petites choses qui peuvent être un petit peu gênantes c'est toujours avez... bien de savoir c'est toujours bien de savoir et, et d'ailleurs c'est un, un dossier hein, dans le fameux d'aujourd'hui de, de cette semaine si... de ce, ce mois-ci d'ailleurs donc si vous avez envie d'aller y jeter un, un petit coup d'œil avant de nous rejoindre et si maintenant vous avez déjà des, des petites questions 3063 50 centimes le SMS on se fera un plaisir de vous recevoir entre 13 et 15 heures des anecdotes on peut aussi réagir sur le Facebook de l'émission bien sûr bien sûr à tout à l'heure dès 13h pour l'été du bon côté As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 No C'est le dernier Puggy, il s'appelle Saul à l'instant sur Viva, Puggy qui sera en concert avec Vivacité le 23 juillet. Ce sera dans quelques jours. Ce sera ce week-end aux Francofolies de Spa. On retrouvera Puggy également à la fin de l'année sur la scène de forêt nationale. Un air de vacances sur Vivacité. Et nos people en vacances, ils font quoi Ils sont où Bonjour Maureen Louis. Bonjour Thomas, bonjour à tous Comment ça va Mais en pleine forme avec cette météo divine Comment ne pas être en forme quand il fait beau comme ça en Belgique C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude D'ailleurs je me demande si c'est même pas un peu chaud Est-ce qu'on <rire> oserait Non, on n'oserait pas alors, Un chouïa vous savez qu'on n'aime jamais ce qu'on a en fait Quand il pleut on veut du ah, soleil alors, Il y mais faut bien avouer qu'en Belgique c'est toujours soit il pleut il fait dégueu Soit il fait un peu genre caniculaire <rire> comme aujourd'hui Mais bon, on va quand, il... quand il fait caniculaire comme aujourd'hui et en ce moment Maureen, c'est quoi votre chanson Qui vous détend, celle qui vous chie un peu l'idée mmh, en fait, ce qui se passe c'est que c'est un peu le, je crois que c'est un peu la chanson que tout le monde aime pour l'instant c'est un peu le, le tube du moment ça s'appelle Teens et je crois que c'est Teens euh, <rire> et c'est girls <rire> Cooms. Oui, mais, super. Cooms Cooms et c'est girls voilà, et c'est <rire> ça on écoute un peu En même temps, ça ne peut que mettre la patate, hein. Ah exact. J'en danse même dans mon jardin. <rire> euh, en vacances, où est-ce que vous partez en général, Maureen Alors moi, c'est vrai que cette année, pour tout un tas de raisons familiales, de mariage, etc., j'ai été pas mal de fois en Italie. Chaque fois pour des, euh, des petits, des petites, euh, voilà, des petites durées. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est un pays que j'adore parce que je trouve que les gens sont super gentils. Même si je ne, je ne parle pas du tout italien et c'est vrai que je suis complètement à côté de la plaque. Mais bon, on arrive toujours à se comprendre à peu près. C'est vrai que je trouve que c'est un pays qui est beau où on mange bien. Et, euh, et voilà, la météo est évidemment aussi toujours au beau fixe. Ils ont des vraies saisons à peu près là-bas. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un pays que j'adore. Italie et Espagne, quoi c'est en général les pays où, où je pars en vacances. Piscine, mer ou montagne Donc vous avez déjà un peu donné la réponse quand même. Alors, euh, montagne, non. <rire> même pas l'hiver. Ne seriez-vous pas, pas une sportive, Maureen Lewis <rire> pas très... Non, j'ai peur des claquages j'ai des courbatures. Ah, non, c'est vrai que déjà, je ne suis pas très ski. Donc euh, la montagne... Mais écoute la montagne était, je crois que c'est très beau. Mais c'est pas pour ma tasse d'été. Bien honnêtement, je suis plutôt piscine ou plage. Bon bouquin, petit cocktail, euh, euh, voilà, petite papote en famille ou avec des amis, ouais. euh, de ou Je de tout que sais-je. Mais c'est vrai que j'avoue que l'été, je, je fais pas grand-chose. Je risque juste de glisser de mon transat, sinon je prends pas beaucoup de risques. <rire> c'est une activité sportive comme C'est une notre, activité, c'est fatigant. La natation, c'est fatigant. <rire> Votre cocktail préféré, justement oh là là, bah Justement, on part d'Italie, l'apérole street euh, devant tout le reste. L'apérole Le petit, la petite olive, le petit cracker salé, ah, et la chie au paradis, ça c'est vraiment très très bon. Et quoi. pour accompagner la boisson, le repas peut-être B, barbecue, là c'est vrai que quand il fait chaud comme aujourd'hui, des petites salades, petites salades de gambas en fait, voilà, je dirais gambas grillé avec une bonne salade bien mélangée avec des oignons, des, des, des, des avocats, une petite vinaigrette même peut-être un peu au miel, un truc un peu sucré, salé. J'aime bien, un peu taille ouais. comme ça. Le truc Donc, au bord de la piscine sur le transat avec la paille dans le verre et l'assiette sur le ventre par exemple, éventuellement quoi, si pas trop et, enfin, et on va finir avec le dessert la glace, plutôt fraise, vanille ou chocolat Oh là là, euh, on... Dire, on peut tout. Est-ce qu'on peut tout prendre Bah oui, on peut faire une triple boule. Alors moi vraiment, c'est vanille avec euh, chocolat fondu, plutôt façon dame blanche en fait. Ah ouais, donc toujours ça un peu chargé fait, quand même. Oui, comment dire. Après de faire pas mal de longueurs pour essayer de neutraliser tout ça. D'accord, ça va bien. Euh, on vous souhaite un bel été, Maureen Merci à vous aussi à tous les auditeurs de Viva, bel été. À bel été, bonnes vacances et on vous retrouvera Salut. évidemment à la rentrée. Évidemment, bonne journée. Un air de vacances sur Vivacité. Tu me fais tourner la tête. Mon manage à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Que ça ne tournerait pas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 Dernier Euh, S'inviter chez vous depuis euh, 3 minutes, mon manège à moi sur euh, Viva. Et pour la musique, dans le quart d'heure qui suit, on vous prépare Havener et la chanteuse Sia. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasserables. Créfell.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 occasion chez Rulo Home Décoration Carrelage, parquet, papier peint, vinyle, store, tenture et articles déco. Y'a tout ce qu'il faut. Des soldes jusqu'à moins 50%. Moins 30% sur les peintures, les vis, teintes et machines. Et moins 20% sur les stores. Ma maison, tout en émotion. Rulo Home Décoration. Rulo Home Décoration atteint l'eau. Vous en rêvez?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 Soldes, soldes de monstres au Meubles Mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. À près Namur, Bastogne et sur meublemailleux.com. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Un air de vacances avec les bons plans d'Aurore Salzano. C'est l'été, les vacances, bientôt le départ et vous partez peut-être à l'étranger avec votre animal de compagnie. Attention, attention, il va vous falloir aussi un passeport pour votre chien, votre chat ou que sais-je encore. Tout le monde ne le sait pas, Aurore, et pourtant c'est vraiment important. Et oui, Poupous et Médor ont eux aussi besoin d'un passeport. Un document bleu indispensable dès qu'il s'agit de quitter la Belgique. Depuis 2004, ce document est obligatoire pour les chiens, les chats et les furets. Le dit passeport comprend à la fois le carnet de vaccination et le certificat d'identification. Il vous sera d'ailleurs remis lorsque vous irez identifier votre animal, soit chez le vétérinaire, soit chez un tatoueur. Comptez 12,39 euros pour l'identification et si c'est déjà fait, le passeport, lui, ne coûte que 79 centimes. Pour que l'animal soit identifié, il faut qu'il ait soit la puce électronique, soit un tatouage. Pour autant qu'il ait été fait avant le 3 juillet 2011 et soit toujours lisible. Si votre animal de compagnie n'est jamais sorti de Belgique et que ses vaccinations ne sont pas mises à jour, vous disposez alors peut-être encore de son carnet de vaccination délivré avant 2004 Pas de souci, il reste valide en Belgique, mais pour sortir du pays, il faudra le transformer en passeport européen. Demandez à votre vétérinaire, il vous expliquera comment procéder et fera les rappels de vaccins nécessaires. Ce passeport sert de véritable carte d'identité de l'animal. Il doit le suivre même s'il change de propriétaire. C'est d'ailleurs le seul document légal. Les carnets de vaccination fournis par certaines firmes pharmaceutiques n'ont pas de valeur réelle. Qu'en est-il des vaccins exactement Eh bien, le seul vaccin obligatoire partout ailleurs dès que vous franchissez la frontière est le vaccin contre la rage. Pour le reste, cela dépend un peu des pays. Si vous partez par exemple en Finlande, en Irlande, à Malte ou au Royaume-Uni « Il faut que votre animal ait reçu un traitement vermifuge entre 1 et 5 jours avant votre départ traitement qui doit être certifié par le vétérinaire sur son fameux passeport européen » Quoi qu'il en soit, n'attendez pas le dernier moment, prenez contact avec votre vétérinaire et embrassez Mirza de notre part. Et Merci beaucoup Aurore et bonnes vacances à tout le monde. D'après Mirza, Toutou, Matou, que sais-je encore, demain on parlera barbecue, barbecue et surtout comment bien le choisir. Rendez-vous avec Aurore demain matin à la même heure. Call, phone's blowing up bring on my doorbell I feel the love, I feel the love Vous toutes et vous tous si vous avez la chance d'y être on pense aussi à celles et ceux qui euh, travaillent en ce mardi 19 juillet bon courage et bon courage euh, surtout avec euh, la chaleur pensez à bien boire de l'eau évidemment aujourd'hui euh, pour s'hydrater correctement félicitations à Laurence de Woluwe Saint-Pierre c'est vous qui a remporté euh, votre euh, tenue estivale de 50 euros offerte par euh, Vivacité Petit Bateau Petit Bateau sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains bravo à vous une nouvelle fois Laurence et puis j'aurai euh, d'autres cadeaux à vous offrir ce sera demain matin toujours avec Petit bateau est toujours en forme de tenue estivale. Mega soldes chez Plumard. jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Il y a toujours un plumard près de chez vous à Roquerte et Verviers ou sur plumes Plumard.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 Nouvelle attaque hier soir dans un train en Allemagne. Un jeune homme a attaqué à la hache et au couteau les passagers d'un train. Quatre personnes sont grièvement blessées. Natacha Stragier, que sait-on déjà des motivations de l'auteur de l'attaque Alors, il s'agirait d'un sympathisant de l'État islamique. Le groupe terroriste, en tout cas, revendiquait l'attentat ce matin. Et c'est la première fois qu'il s'attribue la responsabilité d'une attaque en Allemagne. Le ministre bavarois de l'Intérieur a indiqué qu'un drapeau du groupe djihadiste, réalisé de manière artisanale, a été retrouvé dans la chambre de l'agresseur. Il s'agit d'un afghan de 17 ans, arrivé il y a deux ans en Allemagne, en tant que mineur non accompagné et demandeur d'asile depuis l'an dernier. Il n'était pas connu des services de renseignement et vivait depuis environ deux semaines dans une famille d'accueil dans une ville voisine de l'endroit où se sont déroulés les faits. Il a agi seul, s'attaquant aux passagers d'un train régional avec un couteau et une hache. Deux des blessés sont dans un état critique. Il s'agirait de Chinois, originaires de Hong Kong. Le jeune homme a pris la fuite lorsque le train s'est arrêté. Il a tenté de s'en prendre aux policiers qui l'ont alors abattu. Merci Natacha Stragé, pour toutes ces précisions. L'attentat du 22 mars, celui de Nice la semaine dernière, l'attaque d'hier en Allemagne. La multiplication des attaques, a priori toutes terroristes, est évidemment très dure à accepter et à gérer aussi pour la population. Une génération attentat, entre guillemets, celle qui va devoir vivre avec et réagir à sa façon. Écoutez le sociologue Jérôme Truc, Il est l'auteur de l'ouvrage « Sidération, une sociologie des attentats ». Dans ces moments-là, on réagit toujours à partir de soi, parce qu'on est pris par ses émotions. Et ensuite, on regarde comment nos proches réagissent aussi, notamment pour voir si notre réaction est appropriée ou pas. Et on voudrait effectivement toujours que toute la société réagisse comme nous-mêmes et nos proches le faisons. Alors qu'à une échelle individuelle, les réactions de chaque citoyen à chacun des attentats qui ont eu lieu donc depuis janvier 2015 varient en, fait en fonction de, de notre mode de vie, de notre relation à chaque événement, en fonction de la cible, etc. Dans ces moments-là, en fait, la relative indifférence n'est plus trop possible. Il faut dire dans quel camp on est, si on est endeuillé ou pas. Et donc effectivement, la contrepartie directement, c'est ces tensions, cette suspicion à l'égard de ceux qui sont un peu différents. Et ce sont effectivement aussi des disputes sur l'interprétation des événements, sur les réponses à y apporter. On vit dans la méfiance en permanence à l'égard de son voisin, ce qui n'est pas une bonne manière de vivre en société. Jérôme Truc, interviewé par Alexis Demeyer de Radio France. Il fait chaud, très chaud, les températures ne cessent de grimper ces derniers jours. Le pic, ça sera demain, jusqu'à 34 degrés. Vous êtes peut-être en congé, alors vous pouvez profiter d'une terrasse ou de votre jardin par exemple. Pour tous ceux qui travaillent, des mesures de protection existent. Les employeurs doivent s'y conformer et ces protections visent avant tout ceux qui sont particulièrement exposés au soleil. Écoutez les explications de Laurence Marquet, avocate en droit du travail pour moi les secteurs qui sont exposés mais ce sont les secteurs qui nécessitent des travaux lourds à l'extérieur comme le, tout le secteur de la construction les travaux de jardinage dans les communes hein, les travaux de maintenance euh, à l'extérieur, les parcs euh, zoologiques qui nécessitent effectivement mais que le personnel soit à l'extérieur pour entretenir le jardin, ramasser euh, les ordures, euh, vérifier que tout se passe bien, tout ça évidemment c'est une exposition directe à la chaleur et au soleil qui nécessite alors que l'employeur prenne effectivement des dispositions en temps de repos, dans la distribution de boissons rafraîchissantes donne également des protections contre le soleil et contre la chaleur. Il peut également décider de déroger autant de travail tel qu'il est organisé. Dans ces secteurs qui sont vraiment particuliers, exposés directement aux rayons du soleil, vous avez quand même des protections qui sont particulières. Laurence Marquet, avocate en droit du travail avec Patrick Michel. Un coup dur peut-être à venir pour la Russie, sera-t-elle exclue des Jeux Olympiques de Rio Il commence dans 17 jours exactement, la décision du comité international olympique doit tomber dans la journée. Hier, l'agence mondiale antidopage a rendu un rapport accablant qui dénonce les pratiques de dopage mises sur pied par la Russie. Pas d'après-midi, Tour de France aujourd'hui, les coureurs sont au repos. Avant les cinq derniers jours de course, le britannique Chris Prom est en jaune et le slovaque Peter Sagan en vert. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, on file sur l'autoroute de la mer, l'E40. Effectivement, avec un accident, l'E40 bruxelles le Stand, à hauteur de Merelbeek, et donc la circulation est fortement ralentie depuis Wetteren en direction d'Ostende, Il y avait déjà un peu de monde suite aux travaux Mer. évidemment, donc ça devient un peu compliqué sur cette autoroute vers la mer, il y a du soleil en plus donc, il risque d'avoir un peu plus de monde. Soyez prévoyants si vous prenez cette route. Quelques ralentissements sur le 17 gand lille à partir d'Albec. c'est en direction de la France, vous des 15 minutes et sur la circulation et concernant la circulation intérieure du rink entre bercé et les forêts en direction de Grand-Bugard. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est toujours un air de vacances avec vous, Thomas Vivacité Exactement, ça souffle ce vent-là, un air de vacances jusque 13h comme tous les matins de la semaine. Merci beaucoup Justine. L'actualité dans une heure, on vous retrouvera cet après-midi. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Thomas Loridez. Eh bien oui, il y a une petite brise fraîche qui souffle chaque matin entre 11h et 13h. On s'occupe de vous, de vos vacances. Qu'est-ce que vous faites de beau On va à la rencontre de personnalités. On parle également de la météo des plages, celle de vos vacances. Vous nous avez envoyé un message par SMS au 30 63 50 centimes pour nous demander tiens, je pars de l'autre côté de la frontière en France ou tiens, je vais en Suisse, tiens, je vais dans le sud de l'Hexagone ou alors je vais au Grand-Duché de Luxembourg. Bref, là où vous allez, peut-être un peu plus loin encore. N'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est Denis nicolas qui se fait un plaisir d'y répondre. On le retrouve dans quelques minutes. On parlera tube de l'été aussi, forcément, dans un air de vacances. Après Sabrina tout à l'heure, Plaça, Ayam et Je Danse, le Mia d'ici quelques minutes. On parlera aussi du Ravel avec Adrien Jovenot. Et puis on ira à l'étranger pour renifler l'air des différents tubes qui eh bien, marchent en ce moment. Cet été 2016, je peux déjà vous dire qu'avant la fin de cette émission, on ira faire un tour sur le sable australien. C'est pas mal non plus. La musique, Justement, voici le son de The Avener pour repartir. Bon temps de midi à vous. The light is fading now My soul is running on a path that I cannot reach My brain is shining And my head is hurting Every day a little bit more The light is fading now My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling, and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I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 Au ta Bonito. Surfez vite sur OpelStock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. À la maison le 21 juillet, ça défile. C'est barbecue parti. Ça tombe bien, notre colis barbecue de 5 kg est à moins 50%. Détail de l'offre en magasin. Intermarché vous souhaite une joyeuse fête nationale. Ouvert ce jeudi 21 juillet. horaires et détails en magasin.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 Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Le vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be.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 sur Vivacité. De 11h à 13h avec Thomas Leridez. Quel sera le tube pour cet été 2016 Ça, je ne le sais pas encore. J'ai quelques pistes, mais rien d'officiel, ce qu'on sait. En revanche, c'est celles et ceux qui ont marqué les étés passés, à l'image du groupe I Am, avec le titre Je Danse le Mia. Vous avez déjà entendu, évidemment, ce, ce titre, cette chanson. Un titre qui est basé sur un sample du célébrissime Give Me The Night de George Benson. Uh, I Am, c'est un groupe de rap marseillais qui décroche la timbale en 1994. Il décroche la timbale avec cette chanson qui raconte, en gros, les soirée marseillaise du début des années 80. Les paroles de ce titre, vous l'entendrez ou vous le savez déjà, évoquent les soirées dans le Marseille des années 80 avec un ton ironique et des paroles pleines de clichés. Voilà pour Ayam, sachez qu'on retrouve le morceau sur le deuxième album du groupe marseillais Ombre et Lumière et qui sera évidemment l'un des tubes de cet été 1994. Ayam et le Mia maintenant ta da ta da da Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés, Stats mis sur pied le regard froid, discuter la salle, le trois quand on cul au pied du bras, Réban sur la tête, sur vêtements taquini Pour les plus classes des mots cassèmes, Nebuloni qu'il passait qu'à mes au Midnight Star, SOS Bond Delegation ou chalamar Tout le monde se levait, des cercles se formaient Des concours de danse on peut partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via planète Marseille Je danse le Mia je danse one who's to the mirror. You're the to the mirror. You're the to the jusqu'à ce que la soirée vacille, une pacare au fond et tout le monde s'éparpille, on râlait que c'était nul que ça craignait le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait, j'entends encore le rire des filles qui assistaient au balai, des Renault tous sur le parking à l'intérieur, pour elle c'était moins rose, Oh cousine tu danses ou je t'explose, voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure, le frère aura piqué oh comment tu parles à ma soeur, viens avec moi, on va se filer, tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès et tout s'arranger ou se régler à La danse, l'un disait fils, Y'a a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop, dont je brille. Je te bousille, tu te rabis, et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le TFK 873. JM120, mon petit, du grand voyou. À la plus grosse monte Vietnam sur le volant. Avec la moquette, pare-soleil, pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père, la bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la star ski hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malé, Coco, la tout pas la Marle, Les Pascal et Terra rasta. Desdaus François et Joe Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une pire on danse et le mia Je danse le mia Je danse le mia Je danse le mia sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laser Light Action Club c'est tout de suite 3, 2, 1 DJ ah, Merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laser Light Action Club Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse de nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants il y aura des chocs shirts Malboro des autocollants pionniers des cassons JV des peluches À la technique, c'est Michel. De joker, c'est mon On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, Allez, c'est Margie. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Pas de pacotille. Je chemise ouverte, chaîne à mort qui brille. Les gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enfermait et tous les yeux convergeaient. Les différences s'effaçaient et des rires éclataient. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une bateau ou une hache. Foutez, c'était les ragots des jaloux, et quoi qu'on en dise, nous on s'abusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire: Aïe, aïe, aïe, aïe. Je danse le mia, je ja. danse le je danse le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 Hello, à l'instant, all at the moon dans un air de vacances sur Vivacité. Si vous vous demandez euh, bah, quel temps il fait, quel temps il va faire sur votre lieu de vacances, si vous y partez, ça tombe bien, on fait le point avec Denis Colard maintenant Puisque vous le savez, chaque jour sur Viva, vous pouvez demander la météo de vos vacances. C'est Denis Collard qui vous rend service. Il vous dévoile le temps qu'il fait sur votre lieu de villégiature. Alors pour demander votre météo des vacances, vous envoyez un SMS au 30 63 50 centimes pour l'envoi. Denis, vous êtes de retour parmi nous. Quelles sont les informations dont vous avez besoin Je suppose qu'il y a le lieu et la date. Oui Thomas, évidemment. Hein, car donner la météo du jour, si vous n'êtes pas encore euh, parti sur votre lieu de vacances, ça n'a pas beaucoup de sens. Et euh, donc la seule limite que l'on a, c'est évidemment euh, bah, dans le temps. Quoi, hein. Vous pouvez me demander une prévision jusqu'à 5 jours de manière, euh, je pense, assez fiable. Évidemment, si vous partez dans 15 jours attendez plutôt les deux ou trois jours qui précèdent pour effectuer votre demande et ainsi vous nous dites exactement où vous arrivez, à quel moment et comme ça, eh bien, on peut vous donner l'information la plus précise possible en essayant de trouver les services météo les plus sérieux qui travaillent sur la zone que vous avez choisie pour vos vacances. Euh, en tout cas pour aujourd'hui, pas de regrets à avoir si vous n'êtes pas encore parti en vacances ou si vous êtes revenu, la Belgique c'est The Place to Be. Exactement, The Place to Be avec les 32 degrés qui nous attendent aujourd'hui, Denis. Alors, à part le SMS, vous pouvez également vous rendre sur notre site vivacité.be sur la page consacrée à l'émission un air de vacances. Vous trouverez un formulaire qui vous permet d'envoyer votre demande via Internet. C'est notamment ce qu'a fait Simon de Waterloo qui fêtera le 21 juillet à New York, Denis. Bien, donc si je comprends bien, vous êtes en train de me demander de oui. donner une météo pour quelqu'un qui va fuir honteusement <rire> la drache nationale qui est attendue chez nous. Eh bien, Simon a eu le bon flair, puisque du côté de New York, on attend pour jeudi 31 degrés. Il fera ensoleillé et chaud, mais ce n'est qu'un début, puisque vendredi, on va même monter jusqu'à 35. Mais attention, il y aura des développements nuageux qui vont commencer à se répandre. Et puis, 35 degrés pour la journée de samedi, mais avec des averses et des orages qui éclateront peut-être déjà dans la nuit de vendredi à samedi. Dimanche, 35 degrés à nouveau, éclaircie, passage nuageux. Et puis lundi, passage d'une zone pluvieuse mais les températures restent proches de 32 degrés. Voilà pour la question et le message de Simon. Merci Denis, on vous retrouvera demain matin à cette même place et à cette heure pour d'autres conseils météo sur le lieu de nos vacances cet été. Jusqu'à 13h à un air de vacances.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 À Caïgo, à l'instant, avec le titre Stay sur Viva. Et dans le quart d'heure qui arrive, je vous promets le bon son d'Imani ou encore celui de Boulevard Désert. Un air de vacances sur Vivacité. Écho d'œil sur l'actualité pendant les vacances de nos personnalités. Bonjour Bernard Yarless. Bonjour. Bonjour, nous sommes. <rire> Est-ce que ça va à Bruxelles Est-ce que vous avez du soleil ben oui, on a du soleil. Il fait canicule ici, je peux vous le dire. D'accord, ok. Commencez dans le allez. sud de la France. C'est très très beau, c'est toujours le ciel bleu ici dans ce petit coin de, de France, toujours voilà, de, dans l'arrière-pays niçois, euh, privilégié. Et, euh, il fait pas trop chaud, il fait juste lui, bien, comme, comme on aime. <rire> D'accord. Bernard Yerles en vacances, il fait quoi Il aime quoi Oh ben, il aime, il, aime, il aime recevoir et partager des moments avec les amis ouais. voir ses, ses enfants euh, voilà qui sont grands maintenant donc c'est un moyen de les faire revenir un peu euh, et puis c'est voilà, surtout ça c'est partager des bons moments autour d'un petit rose et glaçon. Donc vous anticipez ma question d'après rose et glaçons ouais. la la boisson de l'été. Ah oui, absolument. Ah oui, ça, tout à fait. C'est obligatoire. Et obligatoire. pour accompagner le, le petit rosé, votre plat préféré l'été, c'est quoi Oh bah écoutez, on va, on va faire comme tout le monde, on adore faire des barbecues. Voilà, donc on fait des marinades, on passe, euh, à partir de midi on commence à faire nos marinades euh, et puis euh, on commence le, le barbecue vers 20h30, 21h et puis voilà, la soirée s'ensuit avec des jeux, des discussions et, et, tout, et tout le reste. Le moment de se régénérer donc l'été si je vous comprends Exactement. bien. Absolument. Exactement, tout on, va ça. on va revenir un peu chez nous. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, en Belgique En Belgique, en vacances euh, Oh, je, je dirais euh, <rire> dans la région de, de, de Ouïe, curieusement, voilà, parce ouais. qu'il y avait une maison de campagne quand j'étais enfant, qui était la maison euh, du grand-père où euh, on se retrouvait tous nos cousins et cousines, donc euh, c'est cette région-là qui reste un petit peu comme euh, un coin de, de paradis perdu, de petit bonheur, comme ça, voilà. La musique de vos vacances Ah, la musique de mes vacances, euh, c'est plein de choses très différentes. Euh, c'est euh, récemment, là, par exemple, on a passé à la soirée avec Michael Bublé. Voilà. Ah, ouais. ah ben c'est chouette ça. <rire> Ouais, non, franchement c'est chouette. La petite dernière question, à la rentrée, après les vacances, du coup, un mot sur votre actualité Ah ben, sur euh, la rentrée, ce sera, euh, je pense, euh, le tournage d'une euh, deuxième saison d'une série qui va sortir là ici bientôt euh, sur TF1 là, qui s'appelle La Vengeance aux yeux clairs. Voilà, un thriller en, en huit soirées. Mm -hmm. Et puis, euh, puis euh, l'écriture d'un long métrage. Euh, voilà, euh, le tournage aussi d'un long, j'espère, dans l'année. Euh, voilà, une coproduction... Euh, franco-turco-allemande. Voilà, donc plein plein de choses. Pas mal de choses. Euh, oui, ouais, ça, va, ça va, on touche du bois pour que ça dure. On n'y est pas encore. Bonnes vacances d'ici là, Bernard. C'est bien gentil, merci beaucoup. Et je ne sais pas quand vous les prendrez, mais si vous les prenez bientôt, vous aussi. Merci, c'est gentil. Ce sera pour le mois d'août, ce sera un peu plus tard. D'accord. Mais d'ici là, bonne semaine estivale à vous. Merci d'être passé par Vivacité et à très vite. RTBF, Mobile Info, on repart sur les routes. Caroline Gillet. Et oui, Thomas, avec deux chaussées qui sont libérées. La première, c'est sur le 40 Bruxelles-Ostende. On avait un accident à hauteur de qui et pas mal de fils. C'est en train de se résorber en direction de la mer. Chaussée rouverte sur la nationale 238 Wavre-Louvain-la-Neuve. On avait un accident à hauteur de Limal. Plus rien n'est d'actualité en direction de Louvain-la-Neuve. En revanche, on a toujours pas mal de fils au poste frontière sur le 17 Gand-Lille. Des fils depuis Albeck sur 4 km dans lesquels vous perdez une demi-heure environ. Prévoyez de l'eau, il fait chaud aujourd'hui si vous devez vous retrouver bloqué dans un bouchon prévoyez de quoi vous rafraîchir et puis les derniers ralentissements, c'est en circulation intérieure sur le ring de Bruxelles, entre bercelles et Forêt dans la zone de chantier vers Grand Bigard Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400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 Topits, astuce congélation du jour. Nous, laisse la congélation Topits, tenons droit, spontanément, pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topits. Aussi frais que frais avec Topits. Mais ils vont s'arrêter où Maintenant chez Poincaré, c'est 50% sur tout le magasin à l'achat de 3 pièces hors exception. Et toujours plein d'articles à moins 60 et moins 70%. Oh, Poincaré, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu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 Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins.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 de bon matin Je pars seul sans escorte J'irai sur les chemins Retrouver mes amours mortes Demain D'abord, vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires. Comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme les semaines. Seul assise par terre, a bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord.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 Francis Cabrel pour la musique sur Viva. Un quart d'heure, de 13h et du retour de l'actualité. Une petite idée pour sortir aujourd'hui si vous cherchez avec vos enfants à aller vous balader. Vous pouvez aller à la ferme du Prévost, à Vieux-Jeunap. Aujourd'hui et demain, on propose des visites guidées de la ferme, des rencontres avec tous les animaux, ça c'est chouette. Et puis surtout, vous pourrez découvrir le labyrinthe dans le maïs qui trouvera la sortie en premier. Bah faut se rendre sur place. Euh, le site internet de la ferme du Prévost vous attend. C'est aujourd'hui et demain pour un après-midi au Bon De campagne www.fermeduprévot.be Le beau vélo de Ravel, c'est aux vivacités. Le beau vélo de Ravel, comme tous les étés et comme toutes les semaines. Chaque mardi, on évoque avec Adrien Jovenot le réseau autonome des voilantes, le réseau cyclable et piéton. Ce samedi, c'est à Nivelle que toute l'équipe vous propose d'aller vous balader à pied, à vélo ou à cheval sur une partie de la ligne 141 qui va être remise à neuf. Tout cela est chapeauté par le service public de Wallonie ou travaille Alice que l'on retrouve en compagnie d'Adrien aujourd'hui. Bonjour Adrien. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grosse semaine pour les amateurs du Ravel. Il y a celui de demain, la nuit du Ravel au départ de Namur et puis il y aura celui de samedi à Nivelles On en parle avec Alice Gobier. Bonjour Alice. Bonjour Adrien. Toujours au service public de, de Wallonie. Ce Ravel à Nivelles euh, passera par la ligne 141. Ben oui, euh, la ligne 141 euh, va être remise à neuf par la commune. C'est surtout la partie entre Nivelles et Arken qui va être concernée. Euh, surtout au niveau de l'asphaltage. Cette ligne, la 141, est vraiment assez magnifique et c'est important que les gens puissent la parcourir de manière confortable. Euh, le fait qu'un Ravel ou une piste cyclable soit confortable c'est d'ailleurs un critère très important quand on réalise des travaux. Et nous, à la région Wallonne, on a un vélo qui permet d'évaluer la qualité, le confort et la sécurité des aménagements cyclables. Ça, c'est un beau job. Quand j'arrêterai le beau vélo, <rire> je, je m'inspirerai. Je vais postuler chez vous pour sillonner tous ces aménagements. Ça fonctionne comment ce, ce vélo qui évalue si une piste cyclable est confortable Ou pas. Ben donc on a un technicien à vélo, il va encoder différentes données, la largeur euh, disponible pour le cycliste sur la route, le type de chaussée, le type de revêtement, les problèmes de sécurité qu'il a rencontrés, la présence ou non d'éclairage, bref, euh, toute une série de données que l'agent qui est sur le vélo va introduire euh, dans un programme via une tablette numérique qui est placée à l'avant du vélo. On peut aussi faire en même temps un enregistrement audio avec toutes les remarques au moment où on roule. C'est plus prudent que de prendre des notes en direct. Et puis ça permet d'ajouter d'autres données en plus par après et il y a tout un dispositif installé sur une roue supplémentaire à rime à l'arrière du vélo. Et c'est cette roue qui ajoutée en plus mesure les vibrations ressenties par le cycliste sur la route ce qui évalue le confort de roulement. C'est dingue, je ne savais même pas que ça existait, moi, ce vélo évaluateur du Ravel. Toutes ces données permettent de faire un classement des pistes cyclables. Alors, laquelle est la meilleure et laquelle est la pire bah, On ne donne pas trop les Allez, données. données je veux des noms. <rire> on non. ne donne pas ça mais euh, par contre avec les différentes données qu'on a on va pouvoir faire un score de confort, un score de sécurité euh, de l'itinéraire. On va créer une grille d'évaluation qui compare les résultats. Et ça, c'est un document vraiment utile qu'on transmet après aux communes pour qu'elles puissent voir euh, à quels endroits il faut faire des améliorations et à quels endroits ben, il ne faut rien changer. Tout est parfait. En tout cas, je peux vous dire qu'à Nivelles, nous serons sur la 141. Euh, on est plutôt dans le haut du panier. C'est une ligne magnifique à découvrir, évidemment, avec vivacité. À samedi À samedi. Et si vous souhaitez participer Pour à cette balade, vous n'hésitez pas à vous inscrire via notre site vivacité.be. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NG Electrabell. Vivacité à Esne. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Mobilier, tendance. atteint l'eau sur le nouveau centre commercial, solde jusqu'à moins 50% sur des dizaines de salons relax, lits, meubles et articles de décoration. Mobilier, tendance.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 Vivacité et la 2 présente... Je suis supporter. Ik ben supporter. Je suis supporter. Je suis supporter. Nous sommes supporters. Je supporter. Comme Jean-Michel, Tia, Charline, kimo les vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. a breath, rest your head, close your eyes, you are right. just lay down to my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're alright, you're alright. take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why,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 à vous tous merci de votre fidélité à Vivacité un air de vacances chaque matin de l'été entre 11h et 13h en musique avec Emani et en musique également avec les différents tubes qui euh, bah, sont diffusés à l'étranger on va faire le point Ça c'est ce qui passe en ce moment en Australie à la troisième place, elle s'appelle Rachel Platten, on en a parlé dans le tip-top euh, il y a quelques semaines, s'appelle Stand By You, c'est dans les hauteurs des charts australiens et si on monte d'un cran, on le trouve lui y bien Shawn Mendes qui cartonne en Australie en ce moment à la deuxième place des différentes charts du pays. Et à la première place, après Rachel Platten et Shawn Mendes, il y a Adele. charts australiens cet été, il y a le titre d'Adèle à retrouver sur son album 25. On récapitule, numéro 3, chaîne Platten, numéro 2, Sean Mendes, numéro 1, Adèle. Ils sont toutes et tous passés par le Tip Top. Ça C'est le classement des 40 titres qui marche le mieux chez nous. Je vous le rappelle, le classement est à découvrir chaque week-end, chaque samedi, entre 10h30 et 13h. Eux aussi sont passés par le Tip Top, aussi les Maroon 5. Si Will Be Love. Je suis sûre que vous aimeriez apprendre euh, les petits trucs euh, nationalité américaine avec Adam Levin, euh, Emily de Kegel. Ah oh, ben avec lui et avec tant d'autres oui, <rire> Dis-moi dans quel pays tu vis, je te dirai qui tu es, c'est le titre de l'article du Femme d'aujourd'hui avec Christelle Gilquin qui sera notre invitée dans quelques minutes. Et par extension, dis-moi où tu pars en vacances et je te dirai comment tu dois te comporter. Voilà, un petit peu le résumé très succinct de l'émission. Et à l'inverse, si vous, vous êtes d'origine étrangère et que vous avez eu un petit peu de difficulté à vous adapter aux mœurs coutume belge, ouais. faites-le nous savoir nous sommes ensemble d'ici quelques instants et vous pouvez déjà agir maintenant si vous le souhaitez par sms au 3063 pour 50 centimes le message. L'été du bon côté à suivre après le journal de 13h et après la météo, nous on met ça demain matin dès 11h pour un air de vacances et donc la météo avec Denis Collard pour tout savoir sur les fortes chaleurs qui sont attendues. Bonne journée à tous soleil et chaleur se conjuguent aujourd'hui avec des températures de 28 à 32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 Très belle journée à l'écoute de Vivacité les 13h. Un temps superbe, une météo en or pour les vacanciers et ce sera encore comme ça demain. Pour ceux qui travaillent, en revanche, c'est moins drôle, mais dans bien des cas, les règles sont plus souples dès que le thermomètre dépasse certains seuils, en tout cas pour les métiers pénibles. En Allemagne, le jeune afghan qui s'est attaqué à des passagers d'un train avec une hache l'a fait au nom du groupe terroriste État islamique. En tout cas, le groupe terroriste a revendiqué cet attentat. Dans ce journal aussi, nous irons à Spa, les francophones l'y démarre aujourd'hui avec en vedette Michel Polnareff et aujourd'hui l'accent est mis sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ça réjouit les artistes, vous en entendrez deux dans ce journal 13h, le journal avec vous Manu Delporte, bonjour euh, Bonjour à tous, 32 degrés en campine, il fait beau, il y a du soleil bref, l'été est enfin arrivé Glacier, propriétaire de